RMC, édition spéciale. 21h48 sur RMC, édition spéciale. Bien sûr,、euh, l'incendie à Notre-Dame de Paris est toujours en cours depuis maintenant、euh, un peu plus de, de 3 heures.、Euh, Pierre Dorian, la rédaction d e RMC est mobilisée, On、sûr. est avec Pierrick Baudot, Paul Barcelone du service politique, Glatis,、euh, Lafitte, police, justice, et avec、euh, a u d o n Valais, historien des religions. Retour sur place avec notre envoyé spécial Alfred Aurore. Les, les pompiers progressent, h e i vraisemblablement, puisqu'on a vu、euh, des frontales dans les euh, tours euh, de Notre-Dame. Ils sont passés avec、euh, des frontales. Un projecteur a été euh, euh, aussi euh, allumé pour、euh, aider les pompiers、euh, dans leur...、Euh, lutte contre le feu, u n nouveau jet d'eau est parti de l'intérieur d'une des deux tours ce qui permet, directement d'éteindre le feu qui se trouve à l'intérieur de la cathédrale. on a l'impression que la situation progresse même si on voit toujours cette fumée rougeâtre qui se d é g a g e de cette cathédrale. Euh, mais la situation, les pompiers en tout cas semblent progresser à l'intérieur、euh, de la cathédrale. C'est ce qu'on peut dire euh, euh, à, en ce moment. Les gens ici、euh, continuent de, de regarder,、euh, certains depuis plusieurs heures,、euh, les yeux rivés sur、euh, leur téléphone et puis sur la cathédrale pour voir un peu comment la, la situation avance. Je p r é c i s e toutefois que、euh, les secours ont, ont, ont annoncé il y a quelques minutes ne pas être s û r de pouvoir enrayer la propagation、euh, de l'incendie par、euh, le Barcelone le 1er j a n v i e l'immense douleur